Zola fe, dezanean efekule homosexuel zon ekarte dudon du zon. Bada urteak homoseksualak odole maiteaz baztertuak dira. Lege horiak iesaren astapenan zentzu bat basuten, gaur egun baztertzaileak dira, jendarte bat baztertzen baitu eta ez praktika bat. bien de pratik seksuel, beboi habo de qui uh, qui peuvent être des des praticas risques par contre le fait de Ils praktikal anjero batzu baina jende bat baztertzea... argiki bat zertzaileada. Ber espentxa daiteke de, egoera hutzea legeez baita iesaren egoerari egokia. On peut dire que que, que, que que la situation évo, évolue très vite dans le sens euh, dans le fait que cette cette disposition est complètement aujourd'hui euh, dépassée au regard de ce de ce coronie euh, de euh de l'épidémie Ce qu'on a toujours essayé de défendre, mais à un moment donné, il y a eu une mauvaise connaissance sur les modes de contamination, mais euh, ce qu'on a toujours essayé de défendre, c'était une différenciation à faire entre des groupes à risque, le, le, la notion de groupe à risque, c'est à ce moment une notion qui est clairement euh, discriminatoire, et, euh, et après, on, par contre, on peut considérer qu'il y a des pratiques à risque, ça c'est autre chose. Mais le, le, le fait de désigner a priori, Un, un groupe de personnes, bon, en l'occurrence les, les homosexuels, euh, comme euh, euh, comme un groupe à risque, ça par contre c'est en un effet une, une, une approche discriminatoire et, et en ce sens, euh, c'est vrai que le, le fait d'exclure de, euh, un groupe de, de population euh, de, disons du sang ça ça par contre c'est clairement une pratique discriminatoire et c'est euh, c'est vrai que des, des années après avec tout ce que l'on sait de de l'épidémie c'est complètement incompréhensible qu'une disposition comme celle là soit, soit encore sur un grand cours